De chez nous. nous ne voulons plus d'indépendance sous votre surveillance. Armée française, allez-vous en... Allez-vous de chez nous. Confisque notre intégrité, Pas fou nos dignités, et ça ça ne peut plus durer. Alors allez vous aux Congo! En Côte voix nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de vous A nous ne voulons plus de vous A nous ne voulons plus de vous Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus Nos armées nationales nous suffisent Vos conseillers militaires Les enfants des tirailleurs, vous disent, allez voir ailleurs Les enfants des immigrés, vous disent, de vous en aller Alors, allez vous en, alors, allez vous en Nous. nous ne voulons plus d'indépendance Sous haute surveillance Armée française Allez-vous-en Allez-vous-en de chez nous Nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus. Et vous non plus. Nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus. Et vous non plus.